Tombe la neige Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige Et mon cœur s'habille de noir Ce soyeux cortège pas ce soir viendra pas ce soir Tombe la neige Tout est blanc de désespoir Triste certitude Le froid et l'absence C'est odieux pas ce soir